Je suis de retour avec vous, chers amis, et nous allons continuer dans notre petit voyage dominical à bord du train de la musique. Et je vais vous faire écouter une mélodie de Zazie qui est maintenant à la mode. Elle vous chantera Être et avoir. Ensuite, enchaînera M. Jacques Goldman avec sa belle mélodie intitulée Les choses. See ya! Puisqu'il est là avec nous, nous allons en profiter pour lui demander de continuer à chanter pour vous. Et pour cela, il nous fera écouter une chanson qui parle d'une fille qui a fait son bébé toute seule. Comment ça Je ne sais pas. Donc on va écouter la chanson. C'est le titre Elle a fait un bébé toute seule. 電話家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の a 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 Et l l e a a f i un bébé. Et c'est le tour maintenant de Laura Fabienne de nous charmer avec sa chanson qui glisse sur un air mélancolique. Tu es mon autre. Oui, c'est le titre de la chanson. Tu es mon autre. Comment ça Je ne sais pas. Encore une fois, on va écouter. とても遠くへ、泣くほどの遠くへ。 私のこあは私とは私のことは私 私が欲しいとは、とは、と e n は、とは、とは、t は、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、と e とは、とは、とは、とは、とは、とは、とは、s は、とは、n c e は、とは、とは、と、とは、とは、と C'est encore Jacques Goldman qui nous revient dans maintenant. Je te donne, c'est le titre de la chanson. ジューシー、ジューシー、ジューシ ◆ Je te e ゃん Cette chanson et chaque mot traduit une idée. Elle est chantée par plusieurs chanteurs. Ils sont Alain Souchon, Gérard Darmon, Jean-Louis Aubert, Garou, Mac Lavoine. Elle est vraiment jolie cette mélodie. Elle s'appelle Elle est d'ailleurs. De s e s lumières au fond des cieux qui rendent aveugle ou amoureux, elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si loin la t i n e dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.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 Je s o u r i r e ce visage, je lui dis e m m è n e m o i Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. C'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière, Adam e r l'âme d'un verre noir. Cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses v e r s i è r e s ce geste, je le sais par cœur. Pour moi, c'est sûr. Elle est d'ailleurs Et moi je suis tombée en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis, emmène-moi Où、oh, Pour elle est sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle e est d'ailleurs. Et moi, je suis tombée n esclavage. De ce sourire, de ce visage, Et je lui dis Emmène-moi. e う1つ、私は、私は、私は、私は、 Et pour clôturer le voyage ce soir, nous demanderons à Lara f a b i e n n e de nous faire l'honneur de fermer les portes du train avec sa chanson Tout. Je vous dis merci d'avoir été avec nous pour une heure. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée et vous invite à venir avec nous encore une autre fois dimanche prochain à partir de 8h sur les ondes de la UDO, la 820, la voie culturelle de Mochis. Bonsoir à tous et à dimanche prochain pour un programme pareil. Bonsoir. Au micro, votre conducteur Daniel Fouché qui vous dit au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Tout ce qui nous u r l e tout ce qui nous détruit au cœur est à présent fini. forts, les plus fous. We didn't have anything to do, o n v e n we didn't have anything to i h e n y t h i o d e v e a n o do, e d t o do, we n e n e d a v a i to d we i e n y g to we didn't have anything to a v e a g o we didn't have anything to t h e a i n d e d t h n o do, we didn't have anything to n h n i d e a v i e n v e a a v e e d i i e n v e a e d i d h i n e d i a v e a n e 心苦難